J'étais un jour avec un, un homme politique et, et en même temps euh, euh, passionné par la santé, lui aussi, qui avait, il me disait, des amis, collègues qui étaient morts de cancer pancréatique. Bon. Et il me dit, c'est ma terreur. Alors je lui ai dit, mais pourquoi c'est ta terreur et Il me dit, c'est ma terreur parce que qu'est-ce qu'ils ont souffert, tout ça, je ne veux pas avoir ça. Mais j'ai dit, si tu veux, je peux t'aider à en avoir un. Là, là il ne comprend pas. Enfin Ou plutôt, il se prend un coup de poing dans le ventre. Je sûr, peux t'aider à en avoir un. Il me dit, tu peux, mais on ne connaît pas les causes. Mais je dis, mais si, bien sûr, on connaît des causes. Ah bon, mais c'est quoi les causes Non, mais dis-moi alors, dis-moi, ah, tout d'un coup, ça l'intéresse. Et puis ensuite, je lui dis, euh, je lui dis, les facteurs de croissance. On me dit, facteurs de croissance, c'est quoi ça les facteurs de croissance qu'on qu a dans l'alimentation. C'est quoi ça Ben, des facteurs de croissance, on les appelle « épidermal growth factor ». Alors, je lui mets des mots anglais, « insulin growth factor », etc. bon Ben, on en a dans certains aliments. Ah bon, dans, dans, dans lesquels Bah écoute, par exemple, le lait de la vache, tu penses qu'il est fait pour qui Le lait de la vache, il est fait pour le veau, oui, d'accord Bon, très bien. Et dis-moi, le, le, le veau, euh, tu penses qu'il prend combien de kilos en une année tu... mm. Ah ben, oui, d'abord, euh, il est né sur ses quatre pattes, oui, d'accord, bah oui. Et toi, là, quand tu es né, ou tes enfants, là, en une année, tu penses qu'ils sont passés de, de, de combien de kilos à combien de kilos Ah ben oui, ils sont passés de, de 4,0 ou 3 kg et demi à 5 de plus. En une année. Au bout d'une année, il marche à peine, quoi. Le veau, lui, il prend 1 kg par jour. Grâce à quoi ben, Le lait de sa maman. Ah, il y a des facteurs de croissance dans le lait de la vache Ah ben oui, bien sûr. Mais ta maman, quand tu étais petit, que tu bevais du lait, elle faisait bouillir le lait, souviens-toi. Oui, il y avait la crème, on faisait des gâteaux, c'était bon. Eh bien voilà, ben, les facteurs de croissance ils étaient détruits en faisant bouillir le lait. Aujourd'hui, le lait, pour des raisons industrielles, d'économie, ceci, ce, cela, il est à ultra haute température. Ça veut dire qu'il se prend un choc thermique de 130 à 140 degrés pendant 3-4 minutes, donc euh, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais ce choc va détruire des vitamines, va détruire certains éléments qui sont présents dans le lait, mais il ne détruit pas les facteurs de croissance qui sont costauds. Costauds Et tant costauds, tu les consommes Mmh. Eh bien, tu prends des facteurs de croissance qui sont destinés à un animal que tu n'es pas. Mmh. Ah oui, d'accord. Alors, mon camembert Comment ton camembert Ah, mais mon camembert, ben, ben, écoute, <rire> moi, j'ai beaucoup mieux que le camembert. C'est-à-dire quoi Fromage de chèvre, fromage de brebis. Mais pourquoi chèvre ou brebis ben, Parce que le lait de la chèvre, le lait de la brebis, avec lequel on va faire des fromages, des mmh. facteurs de croissance, il y en aura beaucoup moins puisque c'est pour un petit animal un, un petit animal qui est plus petit que nous donc déjà ce sont des facteurs de croissance qui sont moins méchants mmh. moins agressifs moins je dirais destinés certes à l'animal mais pour consommer donc tu prends ton petit fromage de chèvre ou de brebis euh, un petit roquefort euh, mmh. deux fois par semaine ça suffit, ah bon pas tous les jours ben je dis non, pourquoi, pourquoi tous les jours ah mais je pensais que pour avoir un, un bon squelette il fallait que j'en j'emprunte là on t'a raconté des salades ça c'est de la publicité Tu te fais avoir complètement parce que tu penses que la publicité, c'est de la vérité scientifique. Toute publicité n'est pas une vérité scientifique. Il peut y en avoir, mais souvent, on se fait quand même avoir.